Ils sont partis, ils partiront toujours, toujours Là-bas, là-bas, ils vont mourir au jour, le jour Très vers, la gloire ou vers le trépas Ils sont partis en marchant au pas parmi eux Mon amour, marcher du même pas Ils sont si jeunes, ils sont si beaux, comment, comment Monsieur, à tout cela tu t'abandonnes en battant au rythme de neuf pas qui raison. Il est parti, il reviendra un jour, un jour, mais sans Parler de la guerre Ils sont partis, ils partiront toujours, toujours Là-bas, là-bas, ils vont mourir au jour, le jour Je sais que la guerre, ils ne l'aiment bon, pas Mais allez voir marcher, on peut croire Que les hommes sont faits pour ça We'll yeah.